Quel est le zakat du champignon Un organisme de bienfaisance joue le mois dernier du ramadan, une purification de la personne à jeûner, et un aliment pour les pauvres.